Book 2 16ิบกเซซเซ s ฤดูและอากาศ e ลซซอ e s ละเลท s นเลซซอ e และนนี่คือฤดู voici les saisons. Voici les saisons. L'été. t e redou ron. Le printemps, Le l'été. let's L'automne l'hiver. L'automne printemps, Redou redo et room, l'hiver. now. my L'été est chaud. L'été est chaud. Été, le soleil brille. brille. Nous nous r ฤดูหนาวอากาศหนาว l'hiver ว s t froid l h i v น r e s ดูหนาวใหนฤดูหนาวหนมะตกหรือฝนตก en ู i v e r il neige o ด il น l e u ดูหนาว e r il n า i g e o ห il p l e ู t ในาฤดูหนาวเราชอบอยนู่บ้าน en hiver Nous aimons rester à la maison. En hiver, nous aimons rester à la maison. Now. Il fait froid. Il fait froid. Il pleut. Il pleut. Il y a du vent. Il y a du vent. Il fait chaud. Il fait chaud. Déjà. C'est ensoleillé. C'est ensoleillé. Tranfaprong. C'est gai. C'est gai. Comment est le temps aujourd'hui? Comment est le temps aujourd'hui? Il fait froid aujourd'hui. Il fait froid aujourd'hui. Il fait chaud aujourd'hui. Il fait chaud aujourd'hui.